La jalousie, c'est pour les faibles Crois-moi, je te l'assure Corrosifu Les médias vont me s'ensurer Si aujourd'hui j'prends le large Je dois éviter les barrages C'est vrai que mon fils y prend de l'âge Les jours y passent et j'vois les lâches Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que j'fais dans la tête J'ai compris j'ai plus le temps pour les pertes de veines L'Afrique est en pleurs, a mon plaid qui m'appelle Brazzaville Toi, toi tu penses que ici c'est un juste pour s'venter On n'est pas dans terme, nous charognards, qui peut te planter, qui peut te plomber Ta vie tous les jours, bibi tous les jours Les mecs d'à côté font les fous, sont-ils jaloux qu'il y ait un four Mais où sont les vierges, que des agitaires NS, négro type, comme Martin Luther Et aujourd'hui je crois le Je découpe yeah, tu, tu veux l'B9, tu la coupes yeah, I Nico, tu payes si tu touches Ma bouche est ma meilleure cartouche Des kilos de pilons, des kilos de Z La Rinka aurait dû jeter par la fenêtre Si tu veux percer, le monsieur m'a dit Qu'en ne fais pas la quenelle J'encule le peuple, le monde entier Mon meilleur ami, c'est mon banquier Moteur allemand sous lavant pied Pendant sa griselle dans la douche Ma Maman n'a pas le bac de lecture Pourtant elle sait lire les factures Je remercie le ciel encore Il reste des bons hommes comme Gradu Mais où sont les frères De équipes encore Si je perds le millions La coquine un bon corps Si aujourd'hui je prends le large. Je dois éviter les barrages C'est vrai que mon fils y prend le lard. Je prends le large Je dois éviter les barrages C'est vrai que mon fils y prend de l'âge Le jour y passe et je vois les larges